Bonjour à tous et bienvenue pour ce 12e épisode de JT Sport, le podcast étudiant qui vous résume l'actualité sportive de la semaine. Pour commencer aujourd'hui, Bastien fera un bilan des Mondiaux de biathlon où les Français n'ont pas arrêté de briller. Dans le réjournal, Paul reviendra sur la rencontre des féminines du Stade Toulousain qui recevaient le Loup. Ensuite, Arthur effectuera un résumé de l'actualité de la semaine. On parlera également de water-polo avec la carte blanche de Timothée qui nous parlera du parcours de l'équipe de France aux Mondiaux. Le traditionnel débat opposera Thomas Anzo pour savoir si Kylian Mbappé est le plus grand joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Enfin, j'espère que vous avez bien révisé car on se retrouve en fin d'émission pour le quiz. C'est un génie Les Toulouse Football Club remporte la Coupe de France. La victoire est bien assez. Il l'a fait Je crois qu'après avoir vu ça On peut mourir tranquille. Les championnats du monde de biathlon avaient lieu ces deux dernières semaines à Nové Mesto en République tchèque. Bastien, il y avait beaucoup d'attente autour de l'équipe de France. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les bleus ont été à la hauteur de l'événement. On a la coutume de dire le meilleur pour la fin, et eh bien aujourd'hui, on commence par les meilleurs, les meilleurs au féminin. Les biathlètes françaises ont dominé ces championnats du monde de la tête et des épaules. Et il n'a pas fallu longtemps hein, pour comprendre que les filles allaient tout rafler lors de cette quinzaine, 3e jour des mondiaux première course individuelle et premier coup de force. Julia Simon en or, Justine Brézas-Boucher en argent, Lou Jeanmono en bronze et Sophie Chovot au pied du podium. Les françaises réalisent un quadruplé historique sur le sprint, une première dans l'histoire du biathlon français. Autre résultat historique pour ces dames sur le relais cette fois. C'était l'objectif affiché par le staff des Bleus et les filles n'ont pas manqué le rendez-vous. Jamais l'équipe de France de biathlon n'avait remporté le relais féminin dans l'histoire des Mondiaux, c'est désormais chose faite grâce à Justine, Julia, Lou et Sophie. La patrouille de France devrait-on les appeler tellement elles ont survolé la course. Un collectif fort donc, mais il y a quand même une individualité qui sort du lot en la personne de Julia Simon. Elle est la reine de ces Mondiaux 2024. Julia Simon quitte la République tchèque avec 5 médailles autour du cou dont 4 en or. La biathlète de 27 ans a remporté le sprint et le relais féminin donc, mais aussi la poursuite et le relais mixte. Ajoutez à cela le bronz sur l'individuel et vous obtenez une domination quasi sans partage. Julia Simon est devenue la biathlète française la plus titrée de l'histoire des mondiaux, dépassant une certaine Marie-Dorin Haber. Alors, une seule chose à dire, chapeau Julia. Et là où la skieuse des saisies a impressionné, c'est derrière la carabine. Comme on dit, elle a allié vitesse et précision. Julia a tiré vite, Très vite même, lui permettant de mettre la pression sur ses concurrentes et de créer des écarts très souvent définitifs. Une opposition de style avec Justine Bresas-Boucher. Elle était sans aucun doute la meilleure sur les skis et de loin. Tout au long de ces deux semaines, Justine Bresas-Boucher volait sur la piste. Mais vous le savez, au biathlon, pour gagner, il faut aussi être très bon sur le pas de tir. Et c'est là où la Française a un petit peu pioché. Alors attention, hein, le bilan reste extrêmement positif. Justine boucle ses mondiaux avec 3 titres, une médaille d'argent et une autre en bronze, mais je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ce qu'aurait pu être son palmarès si elle avait été clinique derrière la carabine. Et pour finir sur les filles, on rappellera que Lou Jeanmono a réussi ses mondiaux, deux médailles d'or et deux de bronze. Oui oui, tu as raison hein, Clément, c'est important de le préciser, mais en réalité ses mondiaux, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, il y a tellement de choses à dire. On a beaucoup parlé des femmes, un petit mot sur les garçons quand même. Et s'il y a quelque chose à retenir de ces mondiaux chez les hommes, c'est qu'on a enfin retrouvé du grand Quentin Filonmayet. Alors peut-être pas du très grand Quentin, celui d'il y a 2 ans capable de remporter le gros globe de cristal, mais un Quentin qui a tout de même glané 4 médailles dont une de bronze en individuel sur la mass start. Bon Bastien, quel bilan on tire de ces mondiaux alors Eh bien le constat est simple, la France est aujourd'hui la meilleure nation de biathlon au monde avec 13 médailles et 6 titres mondiaux, les bleus devancent la toute-puissante Norvège. On notera qu'il s'agit des meilleurs mondiaux de l'histoire de l'équipe de France de biathlon. Et quoi de mieux pour illustrer cette domination que les résultats sur les relais mixtes, deux courses, deux victoires, bref, un bilan parfait. Je terminerai en disant que cette quinzaine est le fruit d'un travail exceptionnel mené par tout le staff des Bleus, du fartage des skis à l'entraînement au tir, en passant par le management, rien n'est laissé au hasard, et à Nové Mesto, ça a payé. Et quel plaisir d'entendre la Marseillaise résonner à six reprises Ah ça tu l'as dit Clément, c'est clair Merci Bastien, on aura l'occasion de reparler de biathlon dans un JT Sport puisque la saison n'est pas encore terminée, mais pour l'heure, c'est le régional qui vous attend. Cette semaine, on va s'intéresser au stade toulousain, mais d'une fois n'est pas coutume, à l'équipe féminine. Elle recevait le loup samedi soir à Annes Vallon. Paul, tu étais au stade, raconte-nous ce qui s'est passé Oui, Clermont les Toulousains leader de leur poule en élite 1, l'équivalent du top 14, avait pour ambition de poursuivre leur sans faute et de décrocher une 7e victoire en autant de matchs. Pour rappel, les 12 équipes qui composent ce championnat sont réparties en deux poules et s'affrontent à l'intérieur de celles-ci pendant 10 journées. Au mois de mai, les 4 meilleurs de chaque côté s'affrontent en phase finale avec au bout le Graal, le bouclier. Et samedi, les stadistes avaient les honneurs du stade Ernest Vallon, dans la foulée du large succès 61 à 34 de leurs homologues masculins face à Oyonna. L'occasion de se produire devant un public resté nombreux pour encourager les filles, parmi lesquelles figurent notamment des internationales françaises comme la capitaine Pauline Bourdon, ou encore Marie Ibanez, la fille de l'ancien capitaine du 15 de France, Raphaël. Côté terrain, face à des Lyonnaises 4e de la poule avec seulement 2 victoires avant le coup d'envoi, les stadistes ont-elles tenu leur rang En tout cas, elle démarre pied au plancher, s'appuie sur un pack dominateur que ce soit en conquête ou dans les collisions et mobilise des défenseuses Forcément derrière, il y a des espaces et Pauline Bourdon, la demi de mêlée du 15 de France, marque le premier essai des rouges et noirs. Mais en face, les Lyonnaises font le doron et profitent des erreurs des Haut-Garonnaises, beaucoup d'imprécisions et de fautes de main. Donc elles investissent les 22 et marquent faisant preuve d'un gros réalisme. Privé de ballon pendant un gros quart d'heure, les joueuses du Loup sont à l'initiative, mais Toulouse réagit en force avant la pause avec un nouveau ballon porté dévastateur qui leur permet de basculer en tête. À la reprise, les Toulousaines repartent avec des intentions, mais peinent à concrétiser cette domination, il manque toujours un petit peu de précision dans le dernier geste. Les Lyonnaises restent dans le coup jusqu'à l'essai de Justine Vernio, les Lyrières stadistes qui profitent de la différence faite par Gaëlle Hermet un peu plus tôt. Ça fait 19-7 à ce moment-là et c'est le moment charnière de la rencontre. On voit quand même au fil des années une évolution dans le championnat féminin, que ce soit dans le jeu ou dans la densité des équipes. Ça se sent dans ce genre de match Ouais, vraiment. En deuxième mi-temps, côté Toulouse, on a vu le porter vers l'avant avec de l'allant offensif, des passes après contact qui étaient hyper agréables à suivre. Les Rouges et Noirs ont d'ailleurs déroulé pour s'imposer avec le bonus 337 et rester invaincus en tête de la poule numéro 2. Mais des deux côtés, on a vu une grosse densité physique, des défenses agressives, des plaquages rugueux, ce qui offre du beau spectacle. C'est intéressant de voir que petit à petit les écarts entre les grosses écuries et les plus petites se réduisent, même s'il reste encore beaucoup de travail. C'est surtout bon signe pour l'équipe de France avec le tournoi des Six Nations qui arrive. Rendez-vous d'ailleurs le samedi 23 mars au Mans pour l'ouverture du tournoi féminin et la réception de l'Irlande. Merci Paul, on passe tout de suite à l'actualité en bref. Arthur, on commence fort avec un vrai moment d'histoire pour l'athlétisme français. Deux pour le prix d'un. Le marathon de Séville a vu les records de France féminin et masculin tomber. Mourad Amdouni a terminé 2e en 2 heures 3 minutes et 47 secondes, améliorant ainsi son propre record. Il a effacé sa marque référence de 2h, 5 minutes et 22 secondes qui datait du marathon de Paris 2022. Il échoue même à 9 secondes du record d'Europe. Méline Rollin finit quant à elle 7ème en 2h, 24 minutes et 12 secondes. Si elle ne l'améliore que de 10 secondes, elle réussit l'exploit de battre ce record vieux de 2010. Ce n'est d'ailleurs pas le seul record à avoir été battu ce week-end. Oui, mais celui-ci est un record qu'on aurait préféré ne pas voir dépasser. Indianapolis accueillait le All-Star Game, la grande fête annuelle de la NBA. L'équipe de la conférence C s'est imposée face à l'Ouest sur le score hallucinant de 211 à 186. Damien Lillard a remporté le titre de MVP de cette partie à la défense aux abonnés absents. Plus que jamais, le match des étoiles devient sa propre caricature. Un autre événement a également déçu. Les mondiaux de natation se sont tenus à Doha du 2 au 18 février. Pour la première fois, ils avaient lieu en année olympique. Résultat, la plupart des stars du grand bassin ne se sont pas donné la peine de participer pour ne pas perturber leur préparation aux JO. Retiendra tout de même que le chinois Pan Zan Le a établi un nouveau record en 100 mètres nage libre en 46 secondes 80 centièmes, effaçant ainsi David Popovici des tablettes. Côté français, un manque de résultats avec seulement Mélanie Hennig qui a pris l'argent sur 50 mètres papillons pendant que David Aubry s'est paré de bronze sur le 1500 mètres nage libre. On continue avec quelques nouvelles de notre cher Ligue 1. On pense aux supporters car pour certains, la déception doit être grande. La gueule de bois continue pour l'OM qui n'a toujours pas gagné en championnat en 2024. Ils se sont inclinés 1-0 sur la pelouse de Brest alors que les Bretons ont rapidement été réduits à 10. 10e, les Fauconnent s'enfonce dans la crise et l'aventure semble touchée à sa fin pour le entraîneur Gennaro Gattuso. Le nom de Jean-Louis Gasset circule même déjà pour prendre sa potentielle succession. Ça ne va pas beaucoup mieux pour Monaco qui relance le TFC avec une défaite 2-1 à domicile. Après un début de saison canon, les Monégasques n'ont pris que 5 points sur les 5 derniers matchs et chutent à la 5e place du championnat. Un pour qui 2024 rime avec réussite, c'est Yannick Sinner. L'Italien poursuit sa moisson à ce début d'année. Le récent vainqueur de l'Open d'Australie a remporté le tournoi de Rotterdam, son 12e titre. En finale, il signe sa 15e victoire consécutive en s'imposant 7-5-6-4 face à Alex de Minor. Il devient ainsi le premier italien à monter sur le podium du classement ATP. L'Australien fait quant à lui son entrée dans le top 10 au détriment de Stefano Tsitsipas. Il n'y a donc plus un seul revers à une main parmi les 10 meilleurs mondiaux, une première. Merci Arthur. On accueille désormais Timothée pour la carte blanche. Ouais Ah oh non Arrêtez, c'est fini, ah c'est terminé. Mais non C'est terminé, hélas Timothée, tu vas nous parler d'un exploit retintissant pour l'équipe de France de Waterpolo. Oui Clément, une performance majuscule pour les poloïstes bleus. C'est un véritable exploit pour les Français qui n'avaient pour meilleurs résultats jusqu'ici que des phases finales de mondiaux et de championnat d'Europe. La compétition s'ouvre bien pour nos bleus, une victoire 16-11 en ouverture contre le Brésil et les hommes de Florian Bruseau confirment avec une démonstration 16-9 contre la Chine. Les Bleus ne lâchent la première place de leur groupe B que d'un petit point face aux Grecs, vice-champions olympiques et vice-champions du monde. Défaite 13-12 à la dernière minute sur pénalty, mais les Français se montrent offensifs, attrayants et se rassurent défensivement. Et sont qualifiés pour le tour suivant. Oui, exactement. La phase finale de l'équipe de France débute contre l'Australie le 11 février. Vainqueur des mêmes Australiens en 2023, les Bleus comptaient bien rééditer la performance. Et la tâche se révèle optimale. Beaucoup plus difficile que prévu. Accroché 6-6 en première période, l'équipe de France doit s'en remettre à un immense Alexandre Bouet, hauteur de 4 buts après la mi-temps pour écarter les Australiens. 11-8. Mais en quart de finale, c'est un mastodonte qui se dresse devant les bleus. La Hongrie, immense favorite, non-nuple championne olympique, quadruple championne du monde, 13 fois championne d'Europe et surtout tenante du titre. Et les Hongrois font honneur à leur statut de favori. 7-3, net, sans bavure, à la mi-temps. Les 16 dernières minutes s'annoncent comme une formalité pour les Magyars. Oui, mais c'était 50e sur l'incroyable ténacité des Français. Exactement, les Français parviennent à accomplir l'impossible, l'inimaginable, une remontée face aux champions du monde, emmenée par un énorme Thomas Vernou, auteur de 5 réalisations et par un Hugo Fontani infranchissable dans les buts, l'équipe de France est de retour à 8-6 dès la fin du 3e quart-temps. Et au terme d'une interminable dernière possession, les bleus arrachent une héroïque victoire par l'inévitable Thomas Vernou. C'est le miracle de Doha. La France est dans le dernier carré des mondiaux de water polo. Et la belle histoire compte bien se poursuivre contre la Croatie, mais les bleus ratent le rentame de match, pêche dans l'efficacité et laissent les Croates devant à la pause, 6-5. Le retour des vestiaires est encore pire. Les bleus n'y sont plus, les Vatrainis sont hyper efficaces, 9-6 à la fin du 3e quart-temps. Mais l'équipe de France est exceptionnelle de résilience, arrache un match nul héroïque. On se part tout La décision se joue au tir au but et nos bleus s'inclinent finalement 6 à 5. Un dénouement cruel pour l'équipe de France, battue 14 à 10 en petite finale par l'Espagne, mais qui confirme son nouveau statut. Avec cette 4e place, la France réalise la meilleure compétition de son histoire et s'impose comme une nouvelle place forte du water-polo mondial. C'est quoi la suite pour nos bleus Ah bah c'est les Jeux Olympiques évidemment. Le coach Florian Bruzo ne veut pas se projeter comme un des favoris alors que la France accueillera la compétition fin juillet. Les coéquipiers d'Hugo Cruzia y retrouveront l'Espagne dès les groupes pour une revanche de la petite finale et pourront compter sur le talent de Thomas Vernou, meilleur buteur du tournoi avec 27 buts et surtout sur le soutien de leur public pour rêver de la médaille d'or 100 ans après la dernière. Merci beaucoup Timothée, passons tout de suite au débat. La planète football a tremblé la semaine dernière avec les bruits d'un départ du PSG de Kylian Mbappé en fin de saison bien que confirmé par l'ensemble des grands médias français, aucune annonce officielle n'a encore été faite. Et c'est l'occasion de se demander si la star française est le meilleur joueur de l'histoire du club. Thomas Enzo, c'est à vous. Oui, très clairement oui, meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1, en Ligue des Champions et en Coupe de France, un palmarès que je ne vais pas énumérer hein, mais qui comporte bien sûr championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des Champions et puis entre nous, s'il n'était que meilleur buteur. Mais non, il a aussi fini meilleur passeur du championnat en 2022 par exemple clinique dans les deux surfaces ce qui est le plus difficile dans le football c'est pas à toi que je vais la prendre Enzo il marque des buts et beaucoup de buts ça fait de lui le meilleur joueur du championnat à quatre prises en tout Il a sûrement brigué un 5e titre cette sa cette saison, ça serait un record. Enzo pour toi, l'attaquant de l'équipe de France n'est pas le meilleur joueur de l'histoire du club de la capitale. Alors mon avis est un peu plus modéré sur la question donc Thomas, bien sûr, ce serait déconnant de dire que Kylian Mbappé n'est pas un prétendant au titre de meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain, mais il ne faut pas négliger que c'est une seule distinction pour un seul joueur et que le Paris Saint-Germain a 50 ans d'histoire. Donc j'aimerais rendre hommage à des joueurs comme Rai qui sans le Qatar a réussi à survoler le championnat au côté de joueurs comme Georges Wea, Lama ou encore Oumar Dieng dans les années 90. Donc si on prend Captain Rai, euh, les statistiques au Paris Saint-Germain, c'est plus de 30 matchs joués, c'est 15 buts à chaque fois sur chaque saison et c'est son palmarès surtout qui est impressionnant deux coupes de France, deux coupes de la Ligue, une finale de la C2, une finale de la Supercoupe d'Europe, un trophée des champions, un championnat de France, mais aussi le Real avec le Paris Saint-Germain et par rapport à Kylian Mbappé, ça fait la différence, il a remporté une Coupe d'Europe, il a remporté une fois la C2 en 1996. Donc pour moi, Real a plus cette image que porterait une légende au Paris Saint-Germain. Alors j'entends bien l'argument sur la Coupe d'Europe et pourtant, même s'il ne l'a pas gagné, car oui, Seule Marseille a pour l'instant remporté la coupe aux grandes oreilles. Hein, Paris n'a pas encore triomphé dans cette compétition. Kylian Mbappé a régné sur la Ligue des Champions. 68 matchs, 44 buts, 26 passes décisives. Des statistiques tout simplement hors normes. Et surtout, au-delà des buts, des matchs pleins où l'attaquant a su se montrer décisif. Triplé au Camp Nou, doublé à l'Allianz Arena, décisif en 8e allée et retour face au Real Madrid. Bref, Mbappé s'est marqué quand il faut. Il s'est porté cette équipe. Je ne me souviens que trop bien des matchs les dernières saisons où on pouvait résumer la stratégie de jeu du PSG A. Passons la balle à Kylian et voyons ce qu'il peut faire avec. Et le pire, c'est que souvent, bah, ça marche. Même cette saison où le PSG peut dégager une plus grande force collective, il faut le reconnaître, tout le monde sait, Paris a besoin de Kylian Mbappé. Un PSG avec est un PSG qui gagne. On l'a vu en début de saison où quand il ne jouait pas, Paris avait du mal à... Paris a aujourd'hui besoin de son leader et le leader c'est lui depuis maintenant 7 ans. Moi j'entends tes arguments Thomas mais il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est l'aspect extrasportif. Euh, euh, pour moi un joueur comme Kylian Mbappé n'a pas su gérer e euh, les polémiques autour du club quand on voit euh, certains messages sur les réseaux sociaux le pivot gang quand on voit les affaires qu'il y a eu notamment avec sa maman qui est aussi agent je trouve que des joueurs comme Cristiano Ronaldo légende du Real Madrid ou encore Lionel Messi légende du FC Barcelone je n'ai jamais entendu d'histoires autour du club alors ensuite Kylian Mbappé Oui, on peut en parler comme meilleur joueur de l'histoire du club. Et puis je pense euh, sincèrement que des joueurs comme Edinson Cavani, qui lui aussi a été euh, meilleur buteur de l'histoire de son club, porte plus le visage du Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui ne fait pas d'histoire. Alors oui, il y a pas euh, la même effervescence au niveau médiatique que Kylian Mbappé, mais je trouve que un joueur comme Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic, qui lui parfois euh, a suscité de nombreuses ré réactions dans le, en, dans les médias, euh, notamment quand il a fustigé la Ligue 1 et qu'il a dit que le Paris Saint-Germain ne méritait pas euh, de jouer dans le championnat de France. C'est des joueurs de caractère, des joueurs qui ne font pas d'histoire mais qui arrivent quand même à marquer le cœur de leurs supporters. Merci à vous pour ce riche débat sur notre kiki national, on laissera les supporters parisiens tranchés. L'heure du quiz a sonné. Avec la concurrence, qui est meilleur Qui est meilleur C'est meilleur qui te jouait. Ah, si il est un peu de repos parce qu'il est... Excusez-moi, je vais m'énerver, mais parce que des fois, il me confie. Et voilà mon bon. Pour terminer cette émission, on se retrouve donc pour le traditionnel quiz. À ma gauche, Bastien et Timothée, seront en posé à ma droite, à Enzo et Thomas. On va commencer sans plus attendre avec du biathlon. Justine Brizasboucher a remporté la mastart de Nove Mesto, mais qui a pris la deuxième place juste derrière la Française Piotti. Le point est accordé à Bastien. La la prononciation euh, on est on est attit en agite sport donc euh, voilà. Très précis, je suis d'accord. On apprécie l'initiative mais mais voilà, le c'est le sport. Deuxième question, on passe cette fois sur du rugby avec de la Pro D2. Qui est le leader de Pro D2 Le Stade Niçois. Non. C'est un c'est une équipe d'Occitanie euh, du Sud. Ah bon Juste à côté. Béziers. Oui. Oui. Le point est, est pour Enzo bon et Thomas. Euh... Ça fait donc un partout. Rubis. Un point de chaque côté, le suspense est toujours présent. On passe maintenant à du football. Et avec notre bonne vieille Ligue 1, un joueur a inscrit un triplé lors de la 22e journée de Ligue 1. De Jonathan qui s'agit-il Jonathan David, il faut attendre la fin de la question. Les règles sont établies, messieurs. Oui, oui, oui, le point ah, est accordé à à Enzo et Thomas. 2-1, vient et jouer, vous pouvez toujours revenir. On passe maintenant sur du tennis. L'Italien Jannik Sinner a été sacré ce dimanche face à Alex de Minore pour se disputer le tournoi. Cette fois, cette fois, Bastian a été le plus vif de partout désormais. Tout va se jouer sur la dernière question et on va terminer avec du cyclisme. Quel coureur a remporté le tour des Alpes-Maritimes Le Noix de Suneufrois Et oui, ah, le Poet de Suneufrois Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et surtout, vive le sport